Ma foi dans le Saint Coran. Le peuple du Coran est le peuple de Dieu et ses spéciaux, s'ils établissent ses lettres et ses limites.